Salut, bienvenue sur le podcast de la communauté PS3. Euh, aujourd'hui pour évoquer le, le jeu euh, Fat Princess. Donc euh, aujourd'hui je suis avec donc il y a Sirius, euh, il y a Hervé, le Poussin et Taz Maya. Euh, donc en fait Taz, il me semblait que tu étais un peu intéressé par le jeu, mais ce qui te gênait surtout principalement c'était aussi par rapport au. Au fait que c'était un jeu qui était uniquement téléchargeable et oui. euh, que tu attendais éventuellement les, les cartes PlayStation pour pouvoir l'acheter. Exactement. Donc euh, moi j'attendrai euh, d'ici euh, la parution des cartes en, en octobre, début octobre, si mes souvenirs sont bons. Ouais c'est Et ça. puis après euh, je pense prendre du jeu quoi parce que euh, il m'a l'air pas mal du tout. Ok. Donc toi Hervé t'en penses quoi du jeu Ben, euh, moi je trouve que c'est un, un très bon petit jeu, sous des graphismes euh, simplissimes en fait et euh, tout gentillés C'est un très très bon jeu de, de stratégie. Tu donc t'as quatre modes de, de jeu déjà. T'as euh, délivré la princesse en fait ou euh, tu tu enfermes la princesse adverse et il faut que tu ailles rechercher la tienne et la mettre sur le trône et qu'il reste pendant 30 secondes ça c'est un mode de jeu t'as un autre mode de jeu qui s'appelle braquage façon lancelot où en fait il faut que tu ailles récupérer trois fois ta princesse et le premier qui arrive à trois fois il a remporté la victoire mmh. t'as un autre mode de jeu en fait où c'est combat à mort par équipe où là c'est celui qui arrive à faire le plus de frags qui gagne et tu as un dernier mode en fait, qui s'appelle invasion où là c'est plus un contrôle de, de territoire en fait tu as des, euh, des avant-postes et euh, le but en fait est de mettre le moral à zéro en fait à l'équipe adverse et le moral à zéro c'est quand tu tiens le plus de postes possible davant postes possible euh, ouais. au niveau des personnages tu as, as plusieurs modes en fait tu as le guerrier qui est euh, le bourrin par excellence en fait où tu fonces dans le tas et tu tapes tu as l'archer où c'est un peu plus à distance Tu as le l'ouvrier en fait euh, lui qui doit ramasser du bois il doit ramasser des minerais et il doit également ramasser des gâteaux pour faire euh, grossir ta princesse parce qu'en fait plus ta princesse est grosse et plus l'équipe adverse a du mal à la déplacer donc euh, mm -hmm. plus il met de temps à la déplacer et tu as le magicien du côté du bien en fait qui lui soigne tes coéquipiers et tu as le mage du côté du mal en fait qui lui envoie des boules de feu voilà je pense avoir fait le tour des personnages et des modes de jeu euh, concernant mes impressions en fait c'est très stratégique parce qu'en fait si tu euh, si chaque tout le monde en fait va dans prendre le même personnage par exemple tout le monde prend le guerrier en fait ta princesse elle grossit pas donc ils peuvent te l'enlever facilement euh, tu guerries pas tes coéquipiers tu euh, améliores pas euh, les euh, les bâtiments en fait tes bâtiments en fait tu peux les faire évoluer et euh, et, euh, ce, que, ce qui donne ensuite en fait des personnages euh, beaucoup plus performants avec d'autres armes et euh, d'autres atouts en fait dans toutes les classes euh, en fait c est, c est, il faut vraiment que euh, les, les coéquipiers en fait euh, fassent une, une espèce de stratégie mais ce qui n'est pas forcément pratique parce qu'il n'y a pas de bon chat online et puis en plus tu ne joues pas qu'avec des Français donc il faut savoir comprendre de tout le monde mais c'est vraiment un jeu de stratégie en fait il faut que tout le monde joue chaque rôle en fait et que ça fasse une mayonnaise en fait que le tout prenne une grosse sauce en fait pour que en fait l'équipe soit homogène et puisse avancer dans le jeu donc, voilà donc moi j'aime beaucoup Moi, je voulais juste savoir, euh, par rapport aux différentes classes, tu dis euh, qu'il y a au niveau de l'ouvrier qui doit ramener, euh, qui construit et qui améliore un peu la structure, mais c'est le seul à pouvoir ramener les gars tout pour la princesse ou euh, toutes, les classes, euh, le non, tout, toutes les classes peuvent le faire Non, toutes les classes peuvent... Dans le mode princesse, le mode princesse hein, qui, est, qui est le principal mode, euh, toutes les classes peuvent ramener la princesse, en fait. Euh, mais l'ouvrier, c'est le seul qui puisse... Euh, euh, Bah, couper du bois et du minerai pour améliorer les structures euh, soit chez toi dans ton donjon pour améliorer les, les classes en, enfin parce qu'en fait les classes sont fabriquées par des machines euh, donc euh, qui délitent des chapeaux et quand, quand ton personnage dé, euh, met le chapeau il, il obtient la classe en question donc ouvrier, mage euh, Euh, archer, etc., etc. Et donc, euh, l'ouvrier, c'est le seul qui puisse améliorer ces machines-là et donc conférer des, des pouvoirs, entre guillemets, supplémentaires aux classes qui sont déjà en place. Et euh, c'est le seul aussi qui aussi par exemple construire une échelle qui permettra d'accéder au donjon de l'ennemi pour éviter d'affronter de, de manière frontale justement la, la porte du château et euh, donc on peut mettre une échelle voire une catapulte des choses comme ça euh, pour accéder euh, aux, aux murailles du château ennemi en fait donc c'est le seul qui puisse construire ce genre de choses mais donc chaque classe euh, a des caractéristiques qui lui sont propres comme disait Hervé et euh, donc c'est ça qui est vachement intéressant, c'est que bon, en fait, moi au départ ce jeu-là je ne je l'avais pas du tout regardé il ne m'intéressait pas parce que c'était l'aspect graphique qui me, qui me rebutait un petit peu en fait euh, parce qu'il est très très cartoon en fait très, très, enfin, il a un côté très dessin animé très enfantin et en fait euh, c'est vraiment qu'une impression parce que quand on rentre dans le jeu euh, c'est vraiment un jeu qui est entre, entre le jeu d'action le hack and slash on va dire euh, le jeu un peu bourrin et euh, surtout le jeu de stratégie et, et bon c'est pas un gros jeu de stratégie non plus il ne faut pas exagérer non plus mais euh, c'est vrai que c'est un côté sympa euh, c'est un genre qui qui n'y avait pas forcément sur la PS3 et qui est très sympa quoi et en plus il y, y a des variantes de mode de jeu il y a des euh, y a, y a, y a, de tête il y a à peu près 8, 8 cartes je crois à peu près euh, mais je pense qu'il y en aura d'autres parce que comme c'est un jeu qui est développé par Sony euh, euh, et qui a une forte présence apparemment aussi sur le Playstation Home je pense qu'il y aura du, sûrement du contenu derrière qui va arriver et euh, c'est un jeu qui est, qui, est, qui est mignon qui est intéressant et enfin moi je n'y attendais pas et je le trouve très sympa quoi. Voilà. Et au niveau du online, on peut jouer jusqu'à combien 32. 32. 2 x 16. Donc c'est un peu. ça devient un peu le bordel, rapidement. Parce qu'effectivement le problème c'est que bah, tu communiques. Enfin tu, tu, tu, tu tombes pas avec 15 personnes que tu connais. Hein. Donc euh, des fois c'est un peu le bordel, donc faut, faut, faut adapter ses classes par rapport à la situation du moment parce que si tout le monde si tout le monde utilise la même classe, forcément ça ne marchera pas, il faut, que, bah, il faut mixer les classes de chacun, parce qu'à tout moment tu peux changer, hein. quand tu réapparais, quand tu respawns, tu peux changer de classe, et euh, donc si tout le monde utilise la même classe au même moment, bah, forcément ça ne fonctionne pas, donc ça, ça devient rapidement un petit peu le bordel, euh, donc il faut vraiment s'adapter en fonction de la configuration du jeu, et, et voilà, donc on peut jouer jusqu'à 32 joueurs, il y a trop. Enfin, moi, j'ai pas de problème de, de lag, ni de déconnexion, ni, ni quoi que ce soit. Enfin, je crois qu'ils ont sorti un patch euh, qui avait résolu ce type de problème, s'il y avait ce, ce genre de problème. Mais, euh, mais c'est sympa, quoi. Il y a, il y a, um, il y a une, pas mal de trophées. Par contre, ils sont quasiment tous en bronze, je crois. Il ya de ouais, a que des trophées Ouais, il que trophées de bronze. Bon, ce qui est un peu dommage. Euh, mais voilà. Donc c'est vrai qu'on peut leur reprocher son, son prix. Il fait 15 euros. Bon, 15 euros pour un jeu PSN, c'est un petit chouïa euh, cher. Mais néanmoins, c'est quand même du jeu quand du contenu. Et euh, bon, moi, c'est un jeu quand même que, que je conseille. Si on veut changer un peu de, de style de jeu, c'est sympa. Et au niveau du... Moi, je voulais juste savoir encore une chose pour euh, les parties online. Tu peux retrouver facilement tes potes ou euh, tu peux créer des parties Ouais, les deux. Tu peux, tu peux créer des parties avec les paramètres qui t'intéressent et tu peux aussi euh, rejoindre facilement tes potes c'est à dire que tu vas dans le menu tu fais bah, rejoindre tes amis tu vois, tous, les, tu vois tes, tous tes amis qui sont en train de jouer à ce jeu et tu fais rejoindre et puis hop tu rejoins la partie par contre ce qui est dommage c'est que tu tombes pas forcément euh, euh, tu tombes pas forcément dans, oui. dans la même équipe que l'ami que tu rejoins Alors ça c'est un peu mal foutu. Euh, mais bon voilà, c'est tout. Après, tant, tant que la partie n'est pas commencée, euh, tu peux changer d'équipe. Mais après, une fois qu'elle est commencée, tu ne peux plus changer d'équipe. Voilà, enfin, de, de ce qu'on a pu voir. Après, il y a peut-être un menu qu'on n'a pas vu, mais a priori c'est comme ça. Quoi. Voilà. Okay. Voilà, très bien. Sur ce, retrouvez-nous sur euh, le PlayStation Network et sur notre site communauté-ps3.info. Et à plus tard, à plus Salut Salut